Je veux tout péter, Joaline, tu me connais, Joaline, Joaline, Joaline, t'as vu comment comme jo mon bouquin va vite, Joaline, t'as vu comment j'en crime, Joaline, je veux pas aller, je Mon cœur bat vite, je vais tout péter, je vais tout péter, je vais tout péter. Mon cœur bat vite, mon cœur bat... je vais tout péter. Je vais tout péter. Mon cœur bat vite. Mon cœur bat... je vais tout péter. Hey, Tu peux venir, ça dit non beaucoup que Un cœur bat vitt. je vais tout péter je vais tout péter Un cœur bat je vais tout péter Un cœur bat je vais tout péter Un cœur bat je vais tout péter